Salut, vous écoutez le podcast de la communauté PS3, aujourd'hui avec Sirius, avec Nico, salut Nico, salut, et avec Hervé, salut Hervé, salut, donc aujourd'hui pour débattre autour du jeu Wolfenstein, un jeu qui est sorti fin août, début septembre sur PS3 et qui fait pas forcément l'unanimité parmi les gamers. Euh, donc je vais laisser, euh, je vais laisser par exemple Hervé en parlant en premier. Qu'est-ce qu'on t'en Mais ah. euh, j'avais jamais joué au Wolfenstein euh, d'avant. En fait, mis à part le Wolfenstein 3D euh, quand j'étais gamin, et euh, j'avais voulu essayer celui-là. Graphiquement, je le trouve euh, beau, même très beau. Il y a, les graphismes sont, sont super bien faits C'est fluide, c'est joli C'est coloré euh, L'ambiance du jeu j'aime bien en fait, C'est un mélange de, de jeux Qui se passe au niveau de la seconde guerre mondiale Et avec euh, des pouvoirs surnaturels Qu'il faut découvrir au fur et à mesure en fait, Le but du jeu c'est d'empêcher les nazis D'acquérir de, de, ces pouvoirs en fait, Et de les développer Et donc en fait le personnage que l'on incarne les, les, les acquiert au fur et à mesure de, du jeu et je trouve ça très... Enfin, c'est original. Et en plus, les, les pouvoirs spéciaux euh, acquéris, qu'on qu les acquiert, en fait, ils sont... Enfin, visuellement, sont, sont jolis. Les graphismes sont, sont aussi jolis là-dessus. Euh, après, le mode solo, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup accroché, en fait. Euh, c'est une des rares fois, en fait, où j'avais vraiment envie d'aller jusqu'à la fin rapidement pour voir pour terminer le jeu. Euh, le seul reproche à la rigueur c'est qu'on peut le faire en mode furieux en fait et euh, il se termine euh, bon pas assez facilement mais euh, c'est largement faisable facilement quand même. Ouais. Enfin, moi je suis bien bloqué en furieux mais bon. <rire> ouais ouais c'est pas cher. Ouais enfin bon. Et, euh... et après il y, le... y a un multi où on peut jouer jusqu'à 12 et euh... je trouve ça sympathique. Bon il n'y a que 8 cartes l'instant il n'y a que trois modes de jeu dont le, le team dismatch et puis euh, deux modes de jeu de d'objectifs qui se ressemblent on j'ai pas encore bien vu les, les différences entre les deux mais euh, non j'aime bien c'est un, un bon petit jeu c'est pas le jeu de l'année mais c'est un bon fps qui, qui va bien me faire patienter jusqu'à code 6 sans souci quoi ok et toi Nico t'en penses quoi Bah, moi je pense que euh, niveau solo euh, je le trouve un petit peu trop simple euh, là je suis en train de le faire en, en, en mode Fury, et je trouve que il est un peu trop simple euh, sinon graphiquement il est, il est plutôt joli euh, moi j'aime beaucoup euh, le gameplay parce qu'il ressemble énormément au gameplay de Call of Duty euh, c'est fluide c'est rapide euh, le déplacement euh, est rapide enfin, euh, il a L'atout d'un gameplay Call of et ça, ça me plaît énormément. Euh... Voilà quoi. Euh... Le multi est, est sympa aussi, il est dynamique. Il euh, n'y a, a pas trop trop de cartes, il n'y a pas énormément d'évolution, mais, euh... mais il, est, il est plaisant et on a vu largement pire sur un, sur un multi. Et c'est vrai que je comprends pas trop trop les, les tests qu'on peut lire. Euh, moi je sais, quand j'ai acheté le jeu euh, j'ai vu les tests j'ai eu peur quoi euh, mais bon franchement rien à voir ils ont, ils ont pas testé le même jeu quoi. Voilà. ok ouais, euh, donc moi c'est pareil je l'ai pris au départ euh, j'étais un petit peu échaudé par rapport aux tests qui étaient assez contrastés euh, qui étaient qui allaient de assez mauvais à moyen on va dire et en fait j'ai eu la bonne surprise aussi de, de découvrir ce jeu euh, euh, je trouve que le côté mélange euh, seconde guerre mondiale avec le côté paranormal, avec le médaillon euh, qui, qui confère des pouvoirs surnaturels euh, je trouve ça vraiment très bien euh, c'est vrai qu'il est très classique au niveau gameplay mais euh, bah, il est très efficace hein, est vraiment, on, on retrouve un petit peu la pâte effectivement Call of Duty donc ça, ça marche très très bien à ce niveau là euh, graphiquement moi je le trouve joli Euh, contrairement à ce que j'ai pu lire aussi, moi je le trouve joli graphiquement. Pourtant déjà, il y, y, y, y a comme pas mal de jeux que je trouve pas beau, mais celui-là franchement je le trouve joli. Euh Euh, donc très bon gameplay euh, et donc c'est un fps qui est vraiment classique, c'est vrai qu'il n'apporte pas forcément énormément de choses, on pourrait dire que c'est un FPS de plus, mais pour les gens qui aiment les FPS, vraiment euh, je pense qu'ils sont se servis. Euh, il est vraiment classique, euh, mais quand même avec la touche originale de, de pouvoir surnaturel. Euh, moi c'est vraiment un jeu, je ne me, je me reconnais pas. Quand je lis les tests, de certains tests de, de sites spécialisés, je ne me, je me reconnais pas. Euh, euh, je sais pas des fois j'ai l'impression qu'ils n'ont pas testé le même jeu que moi euh, ils disent que le jeu, le jeu est vieillot que euh, en plus il n'est pas forcément linéaire le jeu contrairement à ce qu'ils peuvent lire aussi c'est à dire qu'en fait vous avez le choix de, vous avez le choix d'enchaîner de, telle ou telle mission parce qu'en fait c'est un une ville un petit peu on va dire semi-ouverte où vous pouvez en fait pour enchaîner différentes missions il faut, il faut aller à l'objectif et pour aller à l'objectif vous pouvez emprunter euh, plusieurs endroits euh, comme des égouts ou monter sur les toits donc moi je trouve c'est un côté vraiment sympa par rapport à un call justement où vraiment c'est complètement linéaire et on n'a pas le choix de, de passer là euh, où le jeu l'impose là on a quand même des petites, euh, des petites euh, portes de sortie entre guillemets même si elles ne sont pas énormes c'est quand même pas non plus un monde complètement ouvert mais euh, c'est pas complètement linéaire en fait donc euh, moi je le trouve très sympa euh, au niveau du solo le, je trouve que le scénario du solo est très très sympa et Plus on avance, plus on a des pouvoirs, plus on a des armes supplémentaires, et plus on découvre des choses euh, par rapport à, bah, au scénario. Euh, voilà. Et le, le multi, je le trouve aussi très très bien. Euh, bon, il n'y a que 8 cartes, mais c'est un peu, euh, bon, bah, un peu euh, le, le, la mode en ce moment. Il n'y a que 8 cartes, donc je pense qu'il y aura du contenu initial qui va arriver derrière, payant. Il euh, n'y a, a que 3 modes de jeu, mais finalement, euh, ils vont assez bien. Euh, bon, il y a relativement peu d'armes, mais on peut les... On peut, les débloquer, enfin on peut débloquer des, des, des améliorations qui sont assez sympas. Euh, donc je pense qu'ils ont aussi fait des, des progrès au niveau du multijoueur parce qu'au départ il laguait il, il beaucoup plus je trouve que maintenant. Maintenant je pense qu'ils ont dû faire des améliorations parce qu'il y, y, y a moins de lag. Bon c'est vrai que si on n'a pas une bande passante assez importante, on ne peut pas héberger une partie solo, ce qui est un peu dommage. Euh, donc euh, moi personnellement je ne peux héberger qu'une partie à 8 joueurs et le maximum c'est 12 joueurs en ligne. Euh, mais voilà, donc moi personnellement c'est un jeu que je trouve très bon. Euh, que, encore une fois je ne comprends pas les tests de certains sites et magazines euh, comme quoi ils le descendent un peu. Et Pour moi c'est pas justifié, les, les, les arguments qu'ils prennent, qui prennent en ligne de compte, pour moi ça ne tient pas à la route. Euh, J'ai pas forcément tout clair cité, mais donc pour moi c'est c'est vraiment un très bon jeu. Voilà, vous avez d'autres choses à ajouter Oui on peut voir les vidéos en fait on a fait deux tests de vidéos une sur le solo et un sur le multi en fait sur Vimeo Oui exact donc si vous voulez, donc, si vous voulez voir ce que ça donne réellement Donc si vous voulez nous retrouver en fait soit vous nous rejoignez sur notre site communautaire donc communauté-ps3.info et sinon vous pouvez aussi maintenant on fait effectivement des vidéos en haute définition qui sont très sympas qui ont vraiment une très belle qualité et donc on fait des vidéos euh, multijoueurs enfin euh, notamment des vidéos multijoueurs où vous pouvez voir le jeu euh, du côté multi ce qu'on ne voit pas forcément souvent on les voit plus souvent euh, côté solo mais pas forcément côté multijoueur et ces vidéos donc, vous pouvez les retrouver sur notre site ou leur passer directement sur euh, sur Vimeo et vous allez sur vimeo.com slash channels slash ps3 et là vous aurez la possibilité de retrouver toutes les vidéos que, que, nous, que nous ferons en, en haute définition voilà sur ce merci et à plus salut ouais. Salut, bonne journée